Ready? Bienvenue à cette émission Rock c l a s s i q u en e ce vendredi 20 novembre de l'an 2009. Je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les cinq prochaines heures. Aujourd'hui, c'est le t r o i i s è m e vendredi du mois, ce qui signifie que c'est spécial 3 pour 1 à l'émission Rock c l a s s i q u e On va donc entendre tout au long de l'après-midi des blocs de trois pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste ou groupe qui représente certains des styles de musique associés et regroupés sous la grande bannière Rock c l a s s i q u e On va entendre du hard rock, du folk rock, du rock psychédélique, du southern rock, du progressif, du jazz rock ainsi que, comme d'habitude, un peu de métal vers la fin. On va entendre entre autres des artistes comme Neil Young, Steely Dan, Kiss, Alice in Chains, Paul McCartney, The Beatles, The Rolling Stones, Yes, Uriah Heep. Et ACDC. En outre, je vais vous présenter une formation anglaise très obscure du début des années 70 du nom de Wild Turkey et je vais vous parler du Metal Fest qui avait lieu, bien sûr, la fin de semaine dernière. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Tout de suite, on débute en force avec Aerosmith sur les ondes de la radio Campus. La radio des m é l o m a n est la seule à faire tourner du vrai rock à toi r hier. C'est fou 89.、Oh! Avec l a r e p r i s e de Come Together, les Beatles, qu'on retrouve sur leur album Live Bootleg, paru en 1978, tout comme la pièce qu'on a entendue juste avant, c'est-à-dire Last Child, qui est une des chansons les plus marquantes de Aerosmith dans les années 70. Et parlant de chansons marquantes, au début du bloc, on a entendu la pièce titre du cinquième album d'Aerosmith, Draw the Line, de 1977. La saga burlesque continue pour Aerosmith et on est vraiment. plus sûr de leur avenir puisque les membres du groupe semblent être déterminés à continuer sans Steven Tyler avec un nouveau chanteur qui reste cependant déterminé. On a aussi parlé de continuer sous un autre nom que Aerosmith. Et selon le batteur Joey Kramer, Steven Tyler a un comportement instable depuis un bon bout de temps. Les membres du groupe craignent même qu'il ait recommencé à consommer après 20 ans de sobriété comme ça, ce qui n est pas génial du tout. Midi 14, vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefebvre. Un c l a s s i q u e qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des b l o c s de trois pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste ou groupe. On va maintenant poursuivre avec un autre groupe américain de rock,、euh, j'oserais dire traditionnel, dans la même mouvance qu'Aerosmith et qui, eux aussi, ont bien passé proche de se séparer il y a quelques années.、Mmh. The Black Rose avec une pièce tirée de leur deuxième album t h e Southern Harmony and Musical Companion. Remedy est l'antenne de la Radio Campus. La radio des mélomanes est la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est f o u 89 f m hasard, Futuristic Psychedelic Archives. Disponible partout sur la planète nette. iTunes, Amazon, ePort, Napster, eMusic. Pour ne nommer que ceux-là. Futuristic Psychedelic Archives. Pour un voyage psychédélique dans les archives du futur. Aussi disponible au d a i l y j a n v i e r c o m e h Informations et conneries. Tout ça dans le Dîner de Con de 11h à 13h du lundi au jeudi à c i o u 89. Le Dîner de Con est une présentation de musique Daniel Côté, 1645 rue Royale, Trois-Rivières. Le carnaval étudiant, le plus gros événement sur le campus. Viens présenter ton assaut. Inscris-toi du 23 novembre au 4 décembre, soit directement auprès de ton association étudiante ou via le site internet. Parce que du 18 au 21 janvier, on est en mode carnaval. Aïe! Oh! Let's go! Aïe! Oh! Let's go! C'est fou 8 9 La bonne m u s i e passe tout à l'heure! Il est méchant, le vigile de la COP! Le vigile de la COP est méchant! Black Rose avec Kicking My Heart Around, une pièce tirée de leur très bon album By Your Side, paru en 1999, tout comme la pièce qui a précédé, c'est-à-dire Go Faster. Et au début du bloc, on a entendu Remedy, c'est tiré de leur deuxième disque, The Southern Harmony and Musical Companion, paru en 1992. Midi 29, vous êtes à l'émission Classic q en compagnie d'Alain Lefebvre. Jusqu'à 17h. Un classique, et je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps, diffusée tous les vendredis de midi pile à 17h. Et aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des b l o c s de trois pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste ou groupe. On va maintenant poursuivre avec、euh, ce que je considère personnellement comme l'artiste le plus talentueux et important à avoir jamais émergé du Canada. Neil Young sur les ondes de la Radio Campus. La Radio des Mélamales est la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux. 89.1 FM. じゃあ私たちは17日。 La pièce Powder Fingers, c'est tiré e de son album Live Rust, paru en 1979, tout comme la pièce qu'on a entendu e au début du b l o c When You Dance You Can Really Love, et entre les deux, on a entendu Sedan Delivery, c'est tiré de l'album Rust Never s l e e v e qui est paru aussi en 1979. Un nouvel album de, en concert de Neil Young doit sortir dans trois semaines, soit le 8 décembre,、euh, et il est intitulé、euh, Dreamin' Man Live 92, qui est enregistré, comme son titre l'indique, en 1992 pendant sa tournée Harvest Moon. Si on fait exception de sa participation au disque de Booker T. et The MGs, c'est le troisième disque de Neil Young à être paru cette année après Fork in the Road et son imposant et onéreux coffret. Vous êtes un peu fortuné pour être fan de Neil Young ces années-ci par, parce qu'il sort vraiment beaucoup, beaucoup de trucs. Midi 44, vous êtes à l'émission r A Classic en compagnie d'Alain Lefebvre jusqu'à 17h. r A Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des blocs de trois pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste ou groupe. On va maintenant poursuivre avec un peu de rock canadien avec BTO. Sur les ondes de la Radio Campus, la radio des mélomanes est la seule à diffuser du vrai rock à Toit-Rivière. C'est fou! 89.fm! Canadiens, Backman, Turner, Overdrive avec trois de leurs nombreux classiques. On vient d'entendre Hey You de l'album Four Wheel Drive de 1975. Juste avant, c'était Let It Ride, tiré du deuxième album de BTO, sorti en 1973. Et au début du bloc, on a entendu le plus grand classique du groupe You Ain't Seen Nothing Yet, tiré de l'album Not Fragile de 1974.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 On va maintenant poursuivre avec un peu de blues rock avec、euh, un des plus grands groupes américains de southern rock, le Allman Brothers Band, sur les ondes de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux! 8 9 FM! C'est fou, les mercredis et jeudis de 13h à 15h, en les d i s n t anglo le mercredi et franco le jeudi. Les 40 meilleures chansons francophones et anglophones diffusées en rafale, accompagnées des commentaires et de l'humour douteux de Mathieu p l a n Tout ça en rappel les vendredis soirs des 17h C'est fou. Découvrez le sixième album du projet b i o b a z a r Futuristic p y c h e d e l i c Archives. Disponible partout sur la planète NET. iTunes, Amazon, ePort.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 マタン・フラッグ はたくさんある Amon l d Brothers Band avec la pièce instrumentale In Memory of Elizabeth Reed, s e s t tiré de leur deuxième album, le très bon Idlewild South, paru en 1970. Et juste avant ça, on a entendu les deux pièces qui ouvrent le premier album homonyme du Amon l d Brothers Band, paru en 1969, c'est-à-dire Don't Want You No More et It's Not My Cross to Bear. 13h12, vous êtes à l'émission a c c l a s s i q u en compagnie d'Alain Lefebvre jusqu'à 17h. a c c l a s s i q u e je vous le rappelle, est une émission. Entièrement consacré aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, c'est spécial, 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des blocs de 3 pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste ou groupe. Je fais ça à tous les t r o i i s è m e s vendredi s chaque mois, c'est la tradition. On va maintenant poursuivre avec、euh, l'autoproclamé plus grand groupe de rock'n'roll au monde, les Rolling Stones, sur les o n d e s de la Radio Campus. ラたちのメロマンは、私たちの世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の世界 o i 界の世界の世界の世界の世界の世界の世界の e 界の世 g の n 界の世 leur meilleur. À la fin des années 60, on vient d'entendre une pièce de leur période psychédélique Citadel, tirée de ce qui a été un de leurs albums les plus controversés en carrière, Their Satanic Majesty's Request de 1967, un disque qui, a, qui est personnellement un de mes préférés des Stones albums,、euh, qui était présenté à l'origine dans une magnifique pochette en 3D. Juste avant, on a entendu la pièce Street Fighting Man tirée de l'album Beggar's Banquet de 1968, qui a été、euh, inspirée par les fameuses émeutes qui ont mis、euh, la France et les États-Unis à feu et à sang au printemps de cette année-là, année très turbulente que 1968. Au début du blog, on a entendu le classique Honky Tonk Woman,、euh, paru en 45 tours en 6 9 ainsi que sur l'album compilation Through the Past Darkly, sorti aussi la même année. Et en passant vendredi prochain, avec c l a s s i q u e je vais vous présenter en long et en large la version de luxe 40e anniversaire de l'album en concert c l a s s i q u e des Stones Get Your Yeahs Out de 1969. Bien sûr, édition très luxueuse qui est parue il y a quelques semaines.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 De leurs albums remasterisés. Et、euh, cette semaine, je vous présente trois extraits、euh, d'un autre de leurs、euh, nombreux chefs-d'œuvre, l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, paru au début de l'été de l'amour <rire> en 1967. Véritable pièce maîtresse de l'ère、euh, Flower Power psychédélique. Monument qui a marqué l'accession、euh, véritable du rock,、euh, non plus seulement en tant que divertissement, mais en tant que forme d'art. Disque qui, est,、euh, qui a souvent été considéré à tort comme un album-concept,、euh, mais c'est plutôt.、Euh L'album sur lequel f e m Four a synthétisé plusieurs styles musicaux, allant de la musique classique au rock'n'roll, en passant par la musique indienne et le musical, pour jeter les bases du rock psychédélique et de cette période extrêmement colorée. On va tout de suite en écouter trois extraits de ce chef-d'œuvre. s u r les ondes de Sifou, 8 9 FM. It's getting better. Love in The hole where the rain gets in and stops my mind from wondering where it will c o m e I'm feeling the cracks that ran through the door and kept my mind from wondering where it will go. du Pauvre est fier de présenter son 51e téléthon le vendredi 4 décembre sur les ondes de la télévision de Radio-Canada Mauricie. Pour chaque dollar versé, 92 sous retourneront directement en d o n pour les plus démunis dans le secteur où l'argent aura été recueilli. Desjardins, Stratos Pizzeria, les pharmacies Jean Coutu, Sears, Radio-Canada Mauricie et c i f u 8 9 1 FM sont fiers d'être partenaires de la 51e édition du Noël du Pauvre. Vous pouvez faire parvenir vos dons avant le 4 décembre au casier postal 141 Trois-Rivières, G9A5E3, ou venir les porter directement à la salle G. Antonio Thompson le 4 décembre prochain. Le téléthon débutera à 17h et se poursuivra jusqu'à minuit. La 51e campagne du Noël du Pauvre, une tradition de générosité. Bonjour, M. Blais. Debout, là! Il est 7 heures, c'est l'heure de prendre votre pilule!、Euh, oh boy, ouais, c'est bien vrai ça. Oubliez de prendre ma pilule du lendemain, ma merveilleuse pilule.、Ouh. La pilule du lendemain, c'est ton émission du matin. Deux heures d'information, de culture, de sport et de divertissement. Tout ça agrémenté des palmarès de s i f o u La pilule du lendemain, c'est du lundi au jeudi, de 7 heures à 9 heures. La pilule du lendemain est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR.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 Que la pensée se fait dans la bouche. Étal Mixte. Musique en marge, propos sur l'art, humeur. Avec Sébastien Dulude, tous les mardis, 18h. C'est fou 89.1. C'est b o u d d h Ton chat. À 89. For、oh. oh. the benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there, l a t e Pablo Frank is there, what a scene! Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. The celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Let us K and H assure the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the war. l Demonstrate ten summersets he'll undertake on solid ground. Having been some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight, Mr. Kite is topping the bill. The Beatles, bien sûr, avec trois extraits tirés de leur fameux disque Sgt. Pepper's Lone l y Hearts c l u b Band, paru au début de l'été de l'amour en 1967. On vient d'entendre une de mes pièces préférées du disque, une composition de John Lennon, Being for the benefit of Mr. Crite, qui a été Inspiré à John par une affiche de cirque ancienne qui s'était procurée dans, chez un antiquaire pour décorer sa maison. Juste avant, on a entendu Fixing Hole, qui est en fait une observation psychédélique des travaux à effectuer chez lui dans une ferme q u i venait de s'acheter en Écosse de Paul, bien sûr, Paul McCartney. Et au début du blog, on a entendu une autre composition de Paul. Pièce très optimiste intitulée Getting Better, qui est inspirée par le batteur Jimmy Nicholl, qui a remplacé Ringo comme ça pour quelques concerts quand ce dernier a dû être opéré pour les amygdales en 64 ou 65. Jimmy Nicholl, qui n'était pas tellement bavard et tout ce qu'il répondait à John ou à Paul quand il lui demandait comment ça allait, c'était It's getting better. Ça va de mieux en mieux. Et c'est en plein ce qu'était l'état d'esprit de Paul à l'été 1967. 13h36, vous êtes à l'émission r o Classic k c en compagnie d'Alain Lefebvre jusqu'à 17h. A Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des blocs de 3 à pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste ou groupe. On va maintenant poursuivre avec un autre bloc Beatles, puisqu'on va entendre un petit bloc en concert de Paul McCartney, Paul dont on a sorti. officiellement un album en spectacle cette semaine intitulé Good Evening in New York City et、euh, qui reprend à peu près le spectacle qu'il a donné à Halifax cet été. C'est sorti、euh, mardi officiellement, sauf que Pour des raisons qu'à peu près personne n'a réussi à m'expliquer,、euh, ça n'a pas été distribué et ce n'est donc pas encore disponible en magasin à l'heure où on se parle, ce qui fait qu'on ne va pas entendre des extraits de ce disque aujourd'hui, disque dont je vais sûrement vous entretenir dans les prochaines semaines à l'émission. On va plutôt entendre trois extraits tirés d'un de ses albums en concert précédents. Paul is Live, un jeu de mots plutôt comique qui joue sur la fameuse légende urbaine qui circule depuis les années 60, selon laquelle Paul serait décédé dans un accident de voiture au milieu des années 60 pour être remplacé par un sosie. Donc, l'album s'intitule Paul is Live. Il est paru en 1993 après la tournée qui a suivi la sortie de l'album Off the Ground. On écoute trois extraits. De ce disque. Sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la station des Mélomanes est la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est Fou 891 FM! w o r k i n g for peanuts is all very fine t h i s one's called Biker Like an Icon. There was a girl who loved the biker, she used to follow him, c a l s e America, or the biker. Didn't like、her. She didn't care, but she still persisted. Her poor brother said she was twisted, and the family said they wouldn't miss her anyway. Cause she loved that biker. M. McGartney avec trois pièces tirées de son album en concert Paul Is Live de 1993. On vient d'entendre Biker Like an Icon, une pièce légère parue à l'origine sur le disque Off the Ground dont Paul faisait la promotion lors de sa tournée en 1993. Juste avant, on a entendu une pièce de l'époque des Wings Let Me Roll It qui est parue à l'origine sur l'album Band on the Run et que Paul a avait i t é c r Et e m t r e son au m i John Lennon à sa place. Et à sa a début du b l o c on a entendu le classique Drive My Car qui ouvre ce disque qui, somme toute, est plutôt、euh, sympathique. À sa sortie, il avait été massacré par les critiques qui avaient été à peu près、euh, toute s a i n g l a n d e J'ai jamais compris pourquoi. On reprochait surtout à Paul d'avoir sorti、euh, trois albums en concert en trois ans, c'est-à-dire、euh, Tripping the Life Fantastic,、euh, son excellent Unplugged et Paul is Live.、Et、sérieusement, je ne vois absolument pas où est le problème parce que les albums en concert, selon moi, ça s'adresse avant tout aux fans et aux inconditionnels. Et quand un artiste a quelque chose comme 50 ans de carrière en en, e arrière de la cravate, e、euh, u je trouve pas ça tellement exagéré de sa part d'avoir sorti、euh, cinq disques en spectacle. C'est même minime en comparaison de groupes comme Deep Purple qui en ont plusieurs dizaines de disques en, en concert ou les Rolling Stones. C'est pas mal en spectacle par décennie. C'est pas exagéré selon moi.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 Et les Doors sur les ondes de la Radio Campus. La Radio des Mélomanes est la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 89 a n Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing kiss. Gentlemen, s d this another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane when me turned. f i e l d s that never die.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 Parce que du 18 au 21 janvier, on est en mode carnaval. Aïe! Oh! Let's go! Aïe! Oh! Let's go! C'est fou, 89.1. La bonne m u s i q e passe tout à l'heure! Le méchant, le vigile de la COP, le vigile de la COP est méchant! The sun, nothing left to do but run, run, run. Let's run. Let's run. House upon the hill, moon is lying still. Shadows of the trees, witnessing the wild breeze. Come on, baby, run with me. Let's run. Lizard King et les Doors, avec une de leurs pièces les plus remarquables, Not to Touch the Earth, tirée de leur troisième album studio, Waiting for the Sun de 1968, un morceau qui, à l'origine, faisait partie d'une longue pièce ambitieuse d'une quinzaine de minutes de durée, The Celebration of the Lizard. Not to touch the earth, c'était en fait un des mouvements de Celebration of the Lizard et、euh, c'est une des、euh, premières pièces que les Doors ont tenté d'enregistrer pour leur troisième album, Waiting for the Sun, sauf que Jim Morrison n'arrivait pas à enregistrer ses pistes de façon、euh, correcte et、euh, ça malgré de nombreuses heures passées、euh, inutilement en studio. Alors、euh, les quatre hommes ont décidé de laisser tomber. Euh, mais euh, comme on n'a pas modifié la pochette avant la sortie du disque, puisqu'on avait déjà euh, conçu euh, cette fameuse pochette avec les paroles. Et、euh, c'est pourquoi ça fait donc très bizarre d'avoir les textes de Celebration of the Lizard alors qu'on ne retrouve pas cette pièce sur le disque. Une autre bizarrerie du rock. Toutefois, on retrouve une version en concert de Celebration of the Lizard sur l'album en spectacle Absolutely Live paru en 1970. c Et s justement, on a sorti les enregistrements au complet de la série de spectacles que les Doors ont donné à l'époque et qui ont servi de base pour le disque Absolutely Live. Le coffret s'intitule The Doors Live. New York et c'est sorti en magasin la semaine dernière. Juste avant dans le bloc, on a entendu une pièce tirée d'un autre album en concert des Doors, Alive She Cried, qui est paru à l'origine en 1983, c'était la reprise de Gloria. Et au début du bloc, on a entendu la très belle pièce de The Crystal Ship, tirée du premier album homonyme des Doors, paru en 1967.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 ウィッパスタードンスターズ。 I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago. I know. I h o o k his hand and made my way back home. I searched for home and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. La pièce DJ, c'est tiré e d'un de ses albums de sa période berlin, c'est-à-dire Lodger de 1979. Juste avant ça, on a entendu Hang On To Yourself,、euh, pièce tirée de son album classique The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, séparé en 1972. Et au début du bloc, on a entendu un autre classique, la pièce titre de son album The Man Who Sold the World, paru en 1970.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 Le nom vous dit peut-être quelque chose puisque j'en ai parlé brièvement avec Classic il y a quelques années quand j'ai fait la présentation de la discographie complète de Jethro Tall avec Serge Nadeau, même que j'avais fait jouer une pièce à cette occasion puisque le groupe White Turkey a été formé par un ancien membre original de Jethro, c'est-à-dire le bassiste Glenn Cornick que Ian Anderson a mis à, à la porte après le troisième album Benefit, congédiment p r é c i p i t é qui a amené Cornick à immédiatement fonder son propre groupe qui était dans la même mouvance que Jethro mais en moins progressif. Cornick s'est très bien entouré puisqu'il est allé chercher des musiciens très compétents, dont entre autres le chanteur et guitariste Gary Pickford Hopkins, qui avait fait partie auparavant des formations Eyes of Blue, Ancient Grease et Big Sleep, dont je vous ai parlé le mois dernier à l'émission. Toutes des formations que je vous ai présentées dans des émissions c l a s s i q u e s antérieures. Gary Pickford Hopkins en faisait partie. On retrouvait aussi、euh, le claviériste Steve Girl, qui a fait、euh, partie de Babe Ruth, Tweet Lewis,、euh, qui a fait partie, lui, de la formation MAN, originaire du Welsh, et initialement, Le batteur John Wether, a qui a toutefois quitté avant le premier album pour faire place à Jeff Jones. John Wether, a qui a fait partie du groupe de Pete Brown, P. Blockto, et qui est devenu le batteur de Gentle Giant quelques années plus tard. Donc, de très bons musiciens. Ils ont sorti deux albums dignes d'intérêt et parus au début des années 70, c'est-à-dire les disques Battle h y m n de 1971 et un album homonyme sorti en 1972. Deux disques qui sont assez difficile à trouver de nos jours et qui nécessite quelques séances d'archéologie afin de mettre la main dessus. On va tout de suite écouter trois pièces de ce petit groupe qui vaut le détour, Wild Turkey, sur les ondes de la Radio Campus. La Radio des Mélomanes est la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 89.FM! 1 The lava block, you just w a t your sword, the costly. Price. Price. You're to your road 11-28. Parce que vous êtes surchargé au niveau de vos études et de l'emploi que vous devez assurer en dehors de vos études, vous avez besoin de repos de temps en temps. Et la Bible dit que ce repos est en Jésus-Christ, la parole vivante de Dieu. Si tu es un étudiant qui veut faire de bonnes actions pour toi et la communauté, ta place est avec nous. Viens partager avec nous la parole de Dieu. À tous les mercredis, entre 13h15 et 14h15, au 10-31 Méribougemin, à la chapelle de l'UQTR. Pour de plus a m p l e s renseignements, 8-1-9. 244 97 79 ou par courriel à l'adresse ASHILOH à commercial hotmail.com. Musique Daniel Côté, l'unique dépositaire Gibson à Trois-Rivières, vous offre également des marques telles que Jackson, Ibanez, Epiphone, BC Rich et Yamaha. Musique Daniel Côté, c'est également des guitares acoustiques, de la sonorisation, un département de musique par ordinateur et encore plus. Que vous soyez expert ou débutant, profitez de nos conseils et de notre service hors pair. Musique Daniel Côté, 1645 Royal, Trois-Rivières. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts.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 アンスアンスアンスアンスアン formation très obscure du début des années 70, Wild Turkey, avec、euh, trois pièces tirées de leurs deux premiers albums parus en 1971 et 1972. On vient d'entendre Universal Man tiré du deuxième disque homonyme de Wild Turkey. Qui lui est paru en 72, tout comme la pièce qu'on a entendue juste avant, Good Old Days, qui est en fait la chanson qui ouvre l'album. Au début du b l o c on a entendu le morceau Butterfly qui ouvre le premier disque de w h i t e Turkey, intitulé Battle Hymn, paru en 71. Évidemment, w h i t e Turkey n'a pas obtenu tellement de succès, malgré qu'ils ont eu la chance de faire la première partie de la tournée. Européenne et américaine de Black Sabbath. Le groupe s'est séparé après leurs deux premiers disques au moment où、euh, Gary Pickford Hopkins est devenu chanteur、euh, du groupe de Rick Wakeman. Je crois aussi qu'il a fait partie de la formation Paladin. Le bassiste、euh, Glenn Cornick, lui, s'est joint au groupe allemand Cartago, dont je vous parlerai dans une émission future. Et les autres musiciens se sont éparpillés un peu partout dans d'autres groupes tout aussi obscurs. Étonnamment, Wild Turkey s'est reformé au milieu des années 90 et a enregistré un disque intitulé Stealer of Years, qui n'a pas emballé grand monde. Voilà qui vient compléter cette petite présentation de Wild Turkey. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter une autre formation obscure, celle-là allemande et du nom de Vandal. C'est donc un rendez-vous.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 Steely Dan, qui sera en concert à la Place des Arts samedi le 28 sur les ondes de la Radio Campus, la radio des mélomanes et la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou! 891 FM! Yes, I'd love to t o u r the southland in a traveling minstrel show. Yes, I'm down to be a star. Napoleon, But I plan to find the time. Yes, I do. Cause he looks so fine up on that hill. They tell me he was lonely, he's lonely still. Those days are gone forever. You must be joking, son. Where did you get those shoes? Where did you get those shoes? Well, I've seen them on the TV, the movies h o w They say the times are changing, but I just don't know. Avec la version en concert de Babylon Sisters, pièce jazz-rock à saveur reggae et soul. C'est tiré du très bon disque en concert Live in America de 1995. s t e e l y Dan qui ont annulé un de leurs deux concerts de la fin de semaine prochaine. Les Raisons personnelles qui n'ont pas été dévoilées, donc pas de concert le 29, et c'est dommage parce qu'ils devaient jouer intégralement l'album t h e Royal Scam dont on a entendu un extrait juste avant dans le blog, c'est-à-dire Kid Charlemagne. Au début du b l o c on a entendu la pièce titre de leur excellent troisième disque, Preds Logic de 1974. Le concert de Steely Dan du 29 e s t annulé, mais celui du 28、euh, va bel et bien avoir lieu. Concert qui s'annonce mémorable, puisqu'ils vont interpréter, semble-t-il, l'album a s i a au complet. Parmi les concerts à venir qui pourraient vous intéresser, outre Steely Dan, dimanche,、euh, John Mayall sera au Metropolis. Et、euh, le dimanche suivant, soit le 29, ce sera au tour de Rob Zombie de Fouler les planches de ce célèbre, cette célèbre salle de spectacle de la rue Sainte-Catherine à Montréal. Le mercredi 2 décembre, très belle affiche pour les amateurs de métal. Antiferum, ainsi que Hypocrisy, dont j'ai bien aimé le dernier album.、Euh, Blackguard, les Québécois Blackguard, ainsi que le groupe de métal pirate, s c h w a s h b u c k l e que j'ai vu en spectacle au printemps dernier, sont très drôles. Eh bien, ils seront à l i m p e r i a l de Québec. Et le jeudi, le 3, ils seront au Midland, Montréal. Hate Breed, Cannibal Corpse, On Earth. Born of Osiris et Hate Eternal seront au Metropolis le jeudi 17 décembre. Bien sûr, c'est loin, mais c'est déjà en vente depuis un bon bout de temps. Guns N' Roses seront au c e n t r e Bell le mercredi 27 janvier et le 1er février, ils seront au Colisée Pepsi. Et finalement, un de mes groupes préférés, EPK, sera au Club Souda le dimanche 31 janvier en compagnie de Doff et Blackguard. 14h54, vous êtes à l'émission Rock Testic en compagnie d'Alain Lefebvre jusqu'à 17h. Rock Testic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. p r é s e n t é tous les vendredis de midi pile à 17h. Et aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1 en ce troisième vendredi du mois. Ça signifie que je vous présente des blocs de trois pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste ou groupe.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 C'est fou, les mercredis et jeudi s de 13h à 15h, en édition anglo le mercredi et franco le jeudi. Les 40 meilleures chansons francophones et anglophones diffusées en rafale, accompagnées des commentaires et de l'humour douteux de Mathieu p l a n Tout ça en rappel les vendredis soirs des 17h C'est Fou. Découvrez le s i x i è m e album du projet b i o b a z a r Futuristic Psychedelic Archives. Disponible partout sur la planète NET. iTunes, Amazon, e e p o r t ナプステル、E-music。フ uturistic Psychedelic Archives、フォーワーがポケデ r エイクルのア é チェリーズのフィッシュ。 メトンテフラック どう よン Avec la pièce-titre de l'album Going for the One, paru en 1977, et l'album qui marquait le retour de leur claviériste prodigue, Rick Wakeman, qui est allé et venu comme ça plusieurs fois depuis ce temps. Juste avant ça, on a entendu Release, Release, c'est tiré de l'album qui a suivi Going for the One, c'est-à-dire Tornado. 1978, album assez, assez médiocre,、euh, pas tellement bon. Il y a seulement cette pièce, release, release à peu près, qui est bonne.、Euh, au début du blog, on a entendu Tempus f u g i t、euh, c'est tiré de l'album Drama sur lequel, le seul album sur lequel John Anderson n'apparaît pas, mais c'est un très, très bon disque qui est paru en 1980.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 Dans un moment, on va entendre la pièce titre de leur excellent dernier album studio, Wake of the Sleeper. Mais tout de suite, on va écouter deux pièces en spectacle tirées de leur album classique, Live January 73. Sur les ondes de la Radio Campus, la Radio des Mélomanes est la seule station à faire tourner du vrai rock à Toire et Vias. C'est Faux 89. Ans, hein? Uriah h e a p en très très très grande forme avait sur la pièce titre de leur dernier album studio Wake the Sleeper paru à l'été 2008. Je dis le dernier, mais ils ont eu le temps d'en sortir un autre qui est sorti il y a quelques semaines que je n'ai malheureusement pas eu encore la chance d'entendre, mais que je compte bien entendre dans les prochaines semaines. Juste avant ça, on a entendu deux pièces en spectacle, deux versions s p e c t a c l e de classiques de Uriah h e a p tirées de leur album Live January. 1973, on entendu Easy Living e Traveler in Time.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 Formation qui a influencé beaucoup de monde et qui est dans la même mouvance que Uriah Heep. Et quand je parle de beaucoup de monde, je parle entre autres de Iron Maiden, Metallica, etc. Deep Purple, knocking on your back door sur les ondes de la radio campus de Trois-Rivières. La radio des m é l o m a n e s est la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est f o u 89.1 FM. We'll right you La tête avec l'hiver. Pour le meilleur choix de pneus, Canadian Tire, la place. Des rabais de 30 à 70 dollars sur un jeu de 4 pneus Goodyear nordique. Dépêchez-vous avant de vous faire prendre de court par la neige. Tout ça et plus encore seulement chez Canadian Tire. La sécurité commence ici, Canadian Tire.、Uh... Musique, divertissement, information et conneries. Tout ça dans le dîner de con de 11h à 13h du lundi au jeudi. C'est Fou 89.1. Le dîner de con est une présentation de musique Daniel Côté, 1645 rue Royale, Trois-Rivières.、Okay, Tous les jeudis soirs, entrez dans la spirale dès 18h sur C'est Fou 89.1. パイコビリーえっ s u i Merci, 89 ans. パープル、Purple, Avec Sometimes I Feel Like Screaming, e s t tiré de leur album Perpendicular, paru en 1996, le premier sur lequel apparaissait le guitariste Steve m o r s Il venait de remplacer Richie Blackmore. Juste avant ça, on a entendu Lady Double Dealer s'étirer de leur album Stormbringer de 1974 à l'époque de David Coverdale. Et au début du b l o c on a entendu la pièce Knocking on Your Back Door qui ouvre l'album, ce qui était leur album de retour en 1984, l'album Perfect Strangers qui est vraiment très, très, très, très bon.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 On va maintenant poursuivre avec un peu de métal progressif symphonique avec la formation hollandaise EPK. Avec a la pièce titre de leur tout nouvel album Design Your Universe sur les ondes de la Radio Campus, la radio des Mélomanes est la seule station à faire tourner du vrai rock et du métal à Toit-Rivière. C'est faux! 89.1 FM! Le sixième album du projet b i o b a z a r Futuristic Psychedelic Archives. Disponible partout sur la planète nette. iTunes, Amazon, e c o r t Napster, eMusic. Pour ne nommer que c e l à Futuristic Psychedelic Archives pour un voyage psychédélique dans les archives du futur. Aussi disponible au d a n j a n v i e r c o m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 you Qui a sorti deux excellents albums cette année, deux des meilleurs albums de l'année 2009? La formation hollandaise EPK avec la version en spectacle de Illusive Consensus qu'on retrouve sur ce petit bijou qui est l'album de Classical Conspiracy, tout comme la pièce qu'on a entendue juste avant, Sancta Terra. Au début du b l o c on a entendu la pièce titre de leur excellent et tout nouvel album, Design Your Universe, qui est sorti en magasin il y a deux semaines. EPK qui seront en concert à Montréal le dimanche 31 juillet.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 Alice in Chains qui a fait un très beau retour cet automne avec un autre des meilleurs albums parus cette année. On va d'ailleurs en entendre un extrait dans un moment. Mais d'abord, on écoute deux classiques de ce Quatuor. On va entendre Angry Chair, mais tout de suite, on écoute un extrait de l'album Unplug g e de d 1990. Got Me Wrong sur les ondes de la Radio Campus. La radio des Mélomanes est la seule à diffuser du vrai rock et du vrai metal à Trois-Rivières. C'est faux! 89.1 FM. C'est une chaise avec l'excellente pièce Check My Brain. C'est tiré de leur très, très bon nouvel album Black Gives Way to Blue qui est paru en septembre dernier. Juste avant ça, on a entendu deux classiques. On a entendu Angry Chair, c'est tiré de leur non moins classique album Dirt de 1992. Et au début du bloc, on a entendu Got Me Wrong, version spectacle qu'on retrouve sur l'album u n p l u g g e de 1997.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 Diffusé tous les vendredis de midi à 17h. Et aujourd'hui, en ce troisième vendredi du mois, la tradition se poursuit puisque c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des b l o c s de trois pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste ou groupe. r o c l a s s i c a aussi un site web que vous pouvez visiter à l'adresse www.rockclassic.net sur lequel vous retrouverez entre autres les canevas, les playlists des émissions passées. Quand vous voulez savoir ce qui a joué dans une émission en particulier,、euh, il y a un lien pour me contacter, pour me faire. Des commentaires ou formuler une demande spéciale. Il y a une section balado-diffusion si jamais vous avez envie d'écouter une, une ancienne émission comme ça, n'importe quand dans la semaine. Et il y a aussi une section、euh, critique de disques dans laquelle vous allez retrouver plusieurs dizaines de disques qui sont sortis récemment, du moins depuis deux ans. Et d'ailleurs, en fin de semaine, je vais rajouter d e s critiques, mes critiques de, du dernier album d'Epica et celui de Sacrifice. Le site se trouve au www.rockclassic.net. On va maintenant poursuivre avec un peu de hard rock avec ACDC. Sur les zones de la Radio Campus, la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières, c'est Faux! 891 FM! I'm g n、no、a be t h f u n s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 d e b o u t là! Il est 7 h, c'est l'heure de prendre votre pilule! Oh, oh. oh boy, ouais, c'est bien vrai, ça. o u b l i é de prendre ma pilule du lendemain, ma merveilleuse pilule. La pilule du lendemain, c'est ton émission du matin. Deux heures d'information, de culture, de sport et de divertissement, tout ça agrémenté des palmarès de Sifu. La pilule du lendemain, c'est du lundi au jeudi, de 7 h à 9 h. La pilule du lendemain est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR.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 Uh-uh. La pièce It's a Long Way to the Top If You w a n t to Rock and Roll qui ouvrait à la fois leur premier album australien, c'est-à-dire TNT de 1975, et celui de, qui est paru en Amérique du Nord, High Voltage, et sur lequel on retrouve très, très un excellent solo de Cornemuse de Band Scott. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de frontmen dans l'histoire du rock、euh, qui pouvaient se vanter comme ça de savoir jouer de la cornemuse. Juste avant ça, on a entendu Backseat Con Confidential.、Euh, c'est une pièce,、euh, en fait, c'est la première、euh, version de ce qui est d e v e n u la pièce Beating Around the Bush、euh, qu'on qu retrouve sur l'album Highway to Hell, Backseat Confidential. C'est une curiosité qu'on、euh, qu retrouve sur le coffret Bonfire, paru en 1997. Et au début du bloc, on a entendu la pièce titre et classique. Euh, Dirty Deeds, d o n Dirt Cheap, c'est paru en 1976. Oui, p u i s il y a c e titre de leur album, Dirty Deeds, d o n Dirt Cheap, n'est-ce pas? 16h39, vous êtes à l'émission a c c l a s s i q u e en compagnie d'Alain Lefebvre jusqu'à 17h. a c c l a s s i q u e qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Émission diffusée tous les vendredis de midi à 17h. Et aujourd'hui, en ce troisième vendredi du mois, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des blocs de 3 pièces qui nous viennent d u n s e u l et même a r t i s t e ou g r o u p e Un peu plus tard, je vais vous parler du Metal Fest qui a eu lieu la semaine dernière, en fin de semaine dernière. Mais tout de suite, on va poursuivre avec、euh, Tiens, Kiss! Sur les ondes de la Radio Campus, la radio des m é l o m a n e s est la seule à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est faux! a v e c la pièce, c Yes, I Know, Nobody's Perfect, c'est tiré de leur、euh, tout nouvel album Sonic Boom, qui est paru、euh, en octobre, au début d'octobre. Juste avant ça, on a entendu une version spectacle de Coming Home, qu'on retrouve sur le Discount b l o g de 1996. Et au début du blog, on a entendu Rocket Ride, une composition de Ace Relay, qu'on retrouve sur leur album classique Alive 2 de 1977. 16h50, vous êtes à l'émission Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, et cela pour encore une dizaine de minutes, jusqu'à 17h. La semaine dernière, c'était bien sûr la neuvième édition du Trois-Rivières Metal Fest, et bien sûr, je m'y suis rendu、euh, les vendredis et samedis. Question de prendre une bonne dose de décibel、euh, nécessaire à l'équilibre de tout amateur de métal extrême. Donc, je voudrais en profiter、euh, de cette occasion pour、euh, féliciter les organisateurs de l'événement, Samuel Landry et Jeff Hull, qui s'investissent beaucoup en temps et en argent. Fait de... Continuer à promouvoir le métal au Québec hein, et plus particulièrement dans les régions trifluviennes. Encore une fois, c'était un, un franc succès. Euh, plusieurs formations ont offert de très bonnes performances. Parmi celles que j'ai préférées, il y a eu,、euh, y a eu a Perfect Murder de Drummondville,、a、Suffocation de New York, bien sûr, le trio Black Metal Necronomicon et,、euh, comme je m'y attendais, On Expect a donné le meilleur spectacle de la fin de semaine, à mon avis, mais là-dessus, je dois avouer que je suis un peu biaisé à l'avance. Mais pour moi, la découverte du Metal Fest cette année, c'était le groupe de thrash américain Toxic Holocaust qui a offert une très solide performance, s toxic holocaust, qui font du speed metal dans la veine de ce que faisait Creator à leur début, avec un peu de relent de la période、uh, Kill Em All de, Metalli de Metallica. On pense aussi à Venom, Bathory et Anvil quand on les entend en spectacle. Euh, Toxic Holocaust, c'est l'affaire、euh, du chanteur, guitariste et multi-instrumentiste,、euh, Joel Grind, qui joue de tous les instruments sur les trois albums qu'il a sortis, à l'exception de la batterie, un batteur qui joue avec lui en studio. Et en spectacle, Toxic Holocaust, il fonctionne en trio, avec l'apport、euh, d'un bassiste et d'un batteur, qui、euh, sont un peu effacés, contrairement à lui,、euh, parce que c'est véritablement Joel Grind qui mène la bac r q en concert.、Euh, Qui me fait, me fait penser un peu dans la veine d'un jeune Dave Mustaine. Tout de suite, on va écouter un extrait du、euh, dernier album de Toxic Holocaust, album intitulé An Overdose of Death, paru en 2008. On écoute la pièce In the Name of Science sur les ondes de la Radio Campus, la seule à faire tourner du vrai rock et du m e t a l à Toit-Rivière. C'est fou 89 a Toxic Holocaust avec In the Name of Science, une pièce tirée de leur dernier album, An Overdose of Death. Paru en 2008. Ils ont donné vraiment une très solide de performance la semaine dernière, samedi dernier, au Metal Fest Toxic Holocaust. 16h56, l'émission s'achève et c'est déjà tout pour moi. Les palmarès, si fous en rappel, vont suivre 17h avec Mathieu Plante. Vendredi prochain à Rec Classic, je vais vous présenter, entre autres, le coffret 40e anniversaire de l'album classique des Stones en concert, intitulé Get Your Yayas Out, qui est sorti il y a quelques semaines. Je vais aussi vous présenter un groupe allemand très obscur du début des années 80 du nom de Vandal. Si vous avez des demandes spéciales, des commentaires, vous pouvez me joindre à l'adresse suivante rockclassic.com. a i l c o m Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve midi pile le vendredi prochain pour une autre émission rockclassique. Je vous laisse avec une dernière pièce tirée du très bon nouvel album de Slayer, la pièce Psychopathic Red. L'album s'appelle World Painted Blood Salut!